Pierrot, bonjour Malève. bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus Lille Vous écoutez Goodbye Kevin, il est 15h et c'est la 214 e 214 e tout à fait C'est bien ça Tout à fait euh, euh, Qu'as-tu au programme Qu'est-ce que j'ai au programme J'ai plein de choses, plein de choses euh, Cette semaine, de mon côté, ça sera très masculin, que des hommes au final euh, On va commencer avec du post-punk canadien Euh, ensuite on va aller voir des londoniens qui marchent peut-être dans les traces des Hives Une réédition de synthétique punk des années 80 des années 80, Du noise rock américain Et un classique post de, du post-punk anglais Très bien, euh, moi pour ma part on commencera par un petit tour sous le soleil de la Californie pour écouter une belle dream pop aux accents bien showgaz euh, ensuite direction l'Italie pour un classique aussi ici de la librairie musique italienne et après ça direction New York avec un projet mélange jazz et hip hop et pour terminer la France et Paris avec une petite pop bien ficelée et bien lumineuse parfait parfait et ben on va commencer avec de la post-punk qui nous vient tout droit du grand froid canadien plus exactement d'Edmonton avec le groupe front euh, qui Homefront ils ont sorti un album l'année dernière, fin, non cette année cette année qui s'appelle Think of the Lie et qui est sorti chez un très bon label qu'on voit souvent passer euh, La Vida S ou Moose Discos ah oui. qui sort surtout des petits groupes garage ou post-punk euh, peu connus qui à chaque fois euh, partent comme des petits pains leur disque. Et donc au programme on est vraiment dans du gros Joy Division, il y a même un morceau, j'ai l'impression que c'était la même ligne de basse que Joy Division, et ben on retrouve cette ambiance avec cette basse, euh, la voix un peu à la Yann Curtis, et beaucoup de tubes euh, comme un peu de Sound. Donc au programme du gros post-punk, et nous on va écouter Flow in the Design de Homefront. Front pour euh, ouvrir cette émission 214 des, de Goodbye Kevin euh, Très très bon morceau Punk Punk, en effet j'ai bien aimé j'ai bien accroché, curieuse de voir la suite euh, mais en attendant euh, d'écouter la suite je vais te présenter un groupe qui s'appelle Modotti. Ils viennent de Los Angeles et font de la noise pop aux accents très showgays. Parmi leurs influences, on peut euh, citer euh, le groupe Lush, les Cocteau Twins, euh, The Sundays et bien sûr euh, My Bloody Valentine, comme c'est étonnant. <rire> pardon euh, Après un très, bon, euh, un très bon premier EP euh, sorti en 2020 euh, et intitulé euh, Blurring, qui était sorti sur le label Smoking Room, euh, ils ont publié un tout nouveau single début mars intitulé Loser Smile pardon et c'est très très bon. Moi je te propose d'écouter donc cette ce tout dernier single là qui est tout frais, Loser Smile, suivi d'un extrait de cette EP que auquel moi j'ai bien accroché et donc du coup le deuxième morceau s'appelle Waiting for you et tout de suite vous écoutez le groupe Mo Doti. C'est les mots d'Otie avec les morceaux Loser Smile et Waiting For You, bien Showgaze. Voilà, voilà. Oui, c'était exactement ce que tu avais décrit. C'est du Blotty Valentine mélange du Cocteau Twins. T'as vu ça. Et euh, c'est marrant, je, je trouvais que c'était tellement cette patte-là que j'avais l'impression que c'était un groupe de l'époque. Oui, et alors que pas du tout. Non, c'est récent. Euh, on va partir avec euh, les Bad nerves euh, premier album des londoniens euh, éponyme Bad nerves et ils font du punk power pop rock and roll mélodique et puissant dans la lignée des Jerry Hearts ou dans les, euh, les débuts des Hives donc au programme un enchaînement de tubes et notamment Can't be mine qui m'a bien secoué <rire> les qui t'a bien énervé. il m'a bien fait bouger mes petites fesses Bad nerves euh, ner ner ner ner ner ner Nervies Bad nerves Uh, it can't be mined. It <tus> can't be mined. Bien énervé, l'album est comme ça, mais ça c'était vraiment mon morceau préféré sur cet album. Très bien, et eh bien après ce petit morceau, moi je te propose de se calmer deux minutes avec euh, avec euh, un de tes homonymes, Pierrot, puisqu'il s'appelle Pierrot également, Pierrot ou Miliani. Ah, Alors euh, lui, tu vois qui c'est Celui qui a fait la musique. na Est-ce que c'est lui Je crois. Je suis pas certaine. Le Panthère Rose Bah, en tout cas il a un rapport avec ce que tu dis ouais. euh, je ne suis pas certaine mais je pense que c'en est un autre Parce qu'il y a plusieurs pierrot tu vas voir euh, donc Pierro millianani mais tu as peut-être raison il est né à Florence en 1926 et il fait partie un peu de ces zéros invisibles de la musique de film italienne aux côtés de Piero Piccioni c'est peut-être lui je ne sais pas, Riz Hortolani ou encore Armando Siasca. Et euh, en fait, si à l'époque il se démarque un petit peu euh, et qu'il arrive à faire à se hisser une petite place, c'est parce que euh, lui, il incorpore des éléments de jazz, d'easy listening, de lounge, de rock, de funk et de bossa nova dans un style qui à l'époque est largement dominé par des partitions orchestrales. Euh, en tout il a participé à une cent cinquantaine de BO entre 1950 et 1980 et il est mort en 2001 mais sa musique continue à être compilée et rééditée au fil des années nous on va écouter la dernière réédition en date sortie chez 4Flies en février intitulée Paesaggi avec le morceau Vecis Tradi qui est ma foi très, très très très très sympa à écouter Pierrot Humiliani que euh Vetchy stradé effectivement Pirota avait raison mais non mais non c'est bien lui euh, voilà. L'information n'était pas arrivée à mon cerveau tout simplement. C'est pas grave en tout cas c'était sympa ce petit entracte. J'espère que ça avait oui, une bonne. c'était un pas, pas trop la fête mais ça j'ai vraiment ouais, Ça faisait la musique mise en attente quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Goodbye Kevin va revenir. Vous êtes en attente. <rire> c'est parti pour les morceaux qui déménagent. Exactement. en plus ça va être ça va chanter en français. On va écouter Waroom Joe. Waroom Joe, c'est un des groupes pionniers du synthétique punk en France euh, dans les années 80. Euh, et, euh, et donc la particularité, bah, ils ont des textes euh, assez uniques et euh, plein de dérisions Mais moi, j'ai choisi euh, une, ré une une reprise euh, chantée par leur soin de Barbara, euh, ah, L'Aigle cool. Noir. Ah, bah, très bien. Et donc leur album euh, Tocare la Verita, qui était sorti en 84, il a été euh, récemment réédité chez Swap, euh, Swap Record. Ainsi qu'un autre album. Mais moi, j'ai choisi « tocar Tocare la Verita » et « L'Aigle Noir ». Et j'aime bien ce côté un peu punk français ou ça chante tu comme ça. « Tu es dans Non, c'est ça. On est dans l'esprit. On est dans l'esprit. Mais on va laisser Warun Joe chanter pour notre plus grand plaisir. la lune noire quand on les seules te poigner quand je le dit tout doyé quand le moi dans un buisson mendait comme tomber du ciel moi je vois se poser la lune et ce brouillard nous prête qu'une couleur la nuit a dans son condamnie le, le feu ce tu vas toucher rajouter quand va la lune la son coup que je' jelai retenu, si j'ai sentu passer, m'étais revenu Du oiseau, poli, armaz de moi, retu lor au pays d'autrefois Tien n'abandonné, rêve d'enfant, poude cueilliront, tremblant, des étoiles, des étoiles Tien n'abandonné, rêve d'enfant, tien n'abandonné, d'enfant Tien n'abandonné, rêve d'enfant, tien n'abandonné, rêve d'enfant Gagné le Ciel Un beau bon jour, peut-être une nuit Pré d'un lag, je m'étais endormi Conçu en dans son ventre, onlevé le ciel Et de n'envenu par-sugite un aigle noir Un bon jour, une nuit Pré d'un lag, dans son ventre, onlevé le ciel est de n'envenu par-sugite un aigle noir Du balala, au de du parc, chute ta neige noire. Ah bonjour, noir. je Petit plaisir et, et alors c'est de 84, moi j'ai j'étais en l'âge d'entendre les sons et de comprendre euh, dans les années 90, mais 90 c'était au même moment où il y avait les Inconnus qui faisait souvent oui. des parodies, du coup il y a un peu la voix j'ai l'impression d'entendre Bernard Campan qui chante. Et c je vraiment... sais pas comment te dire, que je ne peux pas écrire. Donc voilà il y a un peu un, un son d'une époque. Euh... Et je trouve ça très cool, j'ai envie de chanter derrière, de faire les packs. Euh... D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, hein. on va pas se mentir. et hey, On va pas se mentir. Ici, on n'est pas, pas là pas se pour se vous mentir. dire des mensonges Très bien, eh bien euh, on va continuer tout de suite avec un euh, un projet qui réunit le trompettiste, producteur et chef d'orchestre new-yorkais euh, Michael Leonard et le rappeur Jay Suisse. Euh, à l'origine de ce projet, Pierrot, une rencontre <rire> Une rencontre, un parfum Et voilà le classeur Jay Swiss qui est sorti euh, Non donc du coup Ils se sont rencontrés lors d'une résidence Dans un club de jazz new-yorkais Le jazz standard si tu veux Standard, standard. Il est fermé apparemment depuis ah bah euh, <rire> Justement Ça a amené à la préparation Ils ont commencé à travailler sur leur premier EP en 2019 Eh hey, bien mal leur en a pris Puisque euh, du coup ils ont dû t'amener chacun de leur côté Pendant la pandémie Mais ils ont réussi à sortir en 2021 The Alchemy EP euh, Voilà Qui était déjà très bon Et euh, là euh, ils devraient normalement euh, Sortir un un nouvel album Cette année mais je n'en sais pas plus Par contre ils ont sorti deux singles et on va en écouter un qui s'appelle The Chase qui s'appelle le... The Chase <rire> The Chase sur lequel euh, euh, figure euh, Kayon euh, Harold voilà vous savez tout donc The Chase de Michael Leonard et Jay Swiss vous allez voir c'est très sympa One two, still reppin' 9-1-4 Shoot, I don't pay dues no more I collect, yes Sally Mae flow You don't get schooled until I say so This is what you pay for, right? We just getting warmed up Couple shots in the layup line You know Live from whatever city I'm in at the moment but uh, it like it's 1936, I'm Jesse Owens Cowards stand next to Salute They ain't shaking my hand But I ain't giving a damn, I'm about to go in Gold medal pedigree, a future version of myself The only one who got even a half step ahead of me uh, Some focus too much on their enemies That's why they circle, got a hole like the letter C That's why I vote with a sick tight click I call fan We go all out, keep it genuine what we all about Less followers and more clout, yeah That's when your reputation speaks, you ain't gotta say a thing Sometimes I bring the love, sometimes I bring the pain, let them hang, hang. Gentlemen, talk this from the throne Bet your life against my skills won't make it home Lead from the back of the pack A novelist who just happened to rap Whose greatness is an actual fact Undebatable, comfortable, at a level Seen, unattainable, lane it true I ain't come with the basic package It's pay-per-view Caught between a rock and a hard place my face faster than a car chase Catch up uh. Uh. Caught between a rock and a hard place my uh. Race faster than a car chase never fought like some domino so unconscious some' a chose console but when you're this nice, you this night you weren a lot of foes yeah class like ain't that dude from the honor old and B had the master vocabulary getting now with shows went from triple and name major league I'm just what I claim to be I'm just what they name to be shots don't hit when your chamber's got vacancies but well, I'm making a life some live make-believe huh Don't get me wrong, I got the vision be Reverse engineering before I do what is written Book of Genesis, I had the light since the beginning Had to fight it just to get in Don't die before I'm finished Stay in tip-top shape and drink aqua will honor my mother and my father If it don't serve me, I won't even bother respects women, I don't need a daughter Love my brother on the beat it slaughter It's out the park, don't make me take it To a level like Tigger in the basement While cats clamor just to get adjacent The nicest rapper of a generation Bringing more fire than the south post emancipation I had to take it there Too much ammunition, I playing fair If you in the line of fire, hope you had a great career Just stay low and keep firing Me and Michael Steeden past the red and blue sirens Far between a rock and a hard place My race faster than a car chase Rock in a hard place I'm a Race faster in a car chase C'était Michael Leonard et J-Swiss avec the, le morceau The Chase. Euh, voilà, moi j'aimais bien ce côté euh, bah ou justement, en fait, euh, qui est très très jazz au final avec la petite trompette et tout. Euh, et le « palalalala ». Avec le piano là au début. Ah, bah, ça bah, tout le long, hein, ça m'a bien bien accroché, j'avoue. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Euh, on part sur un style bien différent Mais on reste en Amérique euh, en, avec, en Amérique Avec le noise rock tourmenté euh, Des Bambara euh, Qui ont sorti un album en 2020 Stray, c'était leur quatrième Et euh, c'est marrant parce qu'ils ont fait Sortir des albums et en même temps ils ont déménagé à chaque fois hein, Ils ont ils ont ils ont, ils ont été à Athens, à Georgia maintenant ils sont à Brooklyn Voilà voilà Ils font ce noise rock euh, Qui ma foi est très euh, voilà Torturé euh, Qui est, je C'est beaucoup de bruit Un peu malaisant mais ouais. tu sais, ça reste je pop C'est particulier euh, Ils ont sorti cet album Chez Warf 4 Record Et euh, le morceau qu'on va écouter C'est Seraphina Et là on est dans une ambiance Burst des Parties Swans euh, ou encore les Batis Pour décrire euh, ce, Cet univers des Bambara Seraphina De Bambara dans Goodbye Kevin Smoke coming off from the trees Put on a coat, went outside to see A girl was feeding leaves and branches To a pile of burning debris and dancing Sadie said, got a nice fire tonight What's your name if you don't mind? She said, my name is Serafina But people call me Sarah to save some time Well, I got all the time in the world Sadie loved to stick and rid it while the girl Said she'd been committed as a child Discovered her love for fire and And the asylum was a charming arson He broke out with this girl once started Burned her Georgia like the moon truck Sherman Tell her knew what she wanted for sure Then people are who they are, she said And I want their kind of love When we're back together it's good Sadie said, let me grab some wood and booze See if we can't keep this thing on their dashes can scatter and tattered masses through the run-down mall they take pictures for the book rubbing the ash and the soot on each other's skin to ça vous a plu ça tombe bien ils étaient en concert mardi <rire> <rire> la petite blague <rire> euh, bon voilà j'ai tout dit très bien euh, pour ma part direction Paris euh, avec Persica 3 euh, alors on sait pas grand chose de Euh, mais ils viennent de sortir un mini album composé de 7 morceaux à la pop chaleureuse, riche et subtile euh, j'ai trouvé ça très agréable à écouter je vous le recommande, l'album s'appelle Tangerine et il est sorti chez Hidden Bay Record qui est un, un petit label do it yourself toulousain euh, donc l'album est sorti en format cassette et en format numérique uniquement et euh, comme j'ai vraiment bien apprécié on va en écouter deux extraits Le premier, c'est faux punk et le deuxième, c'est Water Lily, des morceaux un peu similaires, mais qui ont pas non plus, euh, comment dire, similaires, mais pas vraiment. Voilà, ça se ressemble, mais pas trop. C'est des faux jumeaux. <rire> Exactement. Donc euh, Persica 3 avec faux punk et Water Lily à la chaîne. C'était Persica 3 avec Faux Punk et Wild Water Lily et euh, clairement moi c'est mon coup de coeur parce que c'est vraiment vraiment bien ficelé j'aime beaucoup et je pense que toi aussi Pierrot t'as beaucoup Ouais j'ai beaucoup aimé, je trouve ouais. ça très chouette ouais. euh, voilà euh, je me suis mis de côté pour euh, l'écouter tranquillement un dimanche matin ou euh, voilà, quand un collègue m'a énervé au bureau j'ai <rire> écouté ça en fond pour me détendre Un peu de douceur, c'est très chouette. Alors par contre, les paroles sont pas très gaies, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font une musique aussi mélodieuse et douce et lumineuse. C'est pour ça que je suis nul en anglais <rire> Pas de problème avec ça Et, et on va enchaîner, c'est une bonne transition. On va écouter un groupe qui parle en français, comme ça je comprends les paroles. Je vous en avais déjà parlé, euh, il y a quelques émissions. Euh, Gwendoline. Gwendoline. Gwendoline, un nom qui me fait bien rigoler. <rire> euh, Gwendoline, un duo René qui... Euh, Leur histoire, déjà, je j'en avais pas évoqué, ils galéraient euh, avec leurs groupes respectifs, ça s'est arrêté. Et du coup, ils sont dit, bon, on va faire des morceaux un peu sans réfléchir, et puis on va être un peu brut Et au final, c'est ça qui marche plutôt bien, en tout cas récemment, parce que cet album était sorti il y a un an ou deux ans. Il est réédité, euh, album qui s'appelle « Après ses gobelets euh, », super titre. Vous avez passé Audi RTT, et là, je vais vous passer euh, un autre morceau, « Chevalier Ricard », qui euh, reste en tête maintenant. Et euh, c'est un enchaînement de tubes et tout ça dans une ambiance euh, synthétique, post-punk. Euh. Ah mais oui, mais maintenant je l'ai, je ne voyais pas du tout que tu parles au début, mais c'est bon, ça y est, je vois, très bien. Tout ça yes. chanté en français. Doline et le morceau Chevalier Ricard Super et bien on enchaîne avec Zen Wonder et son dernier morceau mosaïque sorti sur l'album Mister Bongo Record Club volume 5 là le 9 mars c'est tout frais Zen Wonder Sven Wonder mosaïque tu l'as I got it Super C'était Sven Wander avec mosaïque aux accents orientaux cette fois. Oui, voilà. tout à fait. À chaque fois, c'est un, un ou l'autre. Plutôt Asie, plutôt orient. C'est ce quand même <rire> la même chose, excusez-moi. Et ben on va se quitter avec euh, Unscooling et le morceau euh, NYI, -E, New York Edge Pop, comme on dit, bon, trois trois lettres euh, qui étaient euh, sur l'album Random Acts Total Ch Total Control, sorti chez Allin Banana Records. Je pense qu'on vous les avait déjà passées. Oui, c'est même certain. Mais comme c'est bien, on vous les repasse. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Des gros bisous, à bon week-end et à bon apéro. Et un bon festin nu. Au revoir.